b e v e n u e b i e n v e n e euh e alleumengala wale o t n j a m o t o le vénérable souhaite à tous bonjour p a l a n a i s t i t u e f e bondou s s é c e s o u t Mm -hmm. Donc avant tout, Sayado voudrait euh, dire des paroles de réjouissance. Mm -hmm. Il est très heureux d'être ici et d'avoir l'opportunité de discuter à l'Institut Nananda de, des quatre nobles vérités. Je vous invite à vous parler de la parole, de la parole et de la parole. Il apprécie également la noble intention de l'Institut Na l a n d a d'organiser cette conférence qui est organisée pour le bénéfice des êtres et aussi pour le Bouddha Sasana, l'enseignement du Bouddha. Je suis le Bouddha Sasana, je suis l Bouddha Sasana, je suis le Bouddha s a s a a Et donc il espère en effet que des écologues, eh bien euh, il y aura beaucoup de bénéfices pour tous les êtres vivants et pour le b o u d d h a s a s s a n a Que cela puisse promouvoir la paix dans le monde. j i d i je n i pas de paix dans d i pas e p a i a n s e n d e Je n'ai pas e paix dans le monde. Je n i pas de paix dans e monde, m a s e n'ai pas e paix dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième et dernier jour du colloque. C'est également la troisième intervention d o n c Sayado pense qu'au e travers des enseignements des maîtres tibétains et zen, vous avez déjà sûrement acquis euh, une certaine compréhension par rapport à cet enseignement. Donc en effet, euh, le Vénérable pense qu'il n'a pas offert à une audience normale, mais c'est une audience tout à fait spéciale, et donc il pense que vous avez déjà sûrement beaucoup compris par rapport à ces quatre nobles vérités, n'est-ce pas Vous les connaissez déjà အဲ့ဒါတစ္စာလေးပါးကိုတတိယဖြင့်အတော်အသင့်တိခဲ့ကြပြီပေါ့တိပြီးကြပြီပဲဖြစ်မှာပါတေ No vous les connaissez déjà ces quatre nobles vérités vous n'est-ce pas <rire> Donc, euh, étant donné que vous avez déjà eu euh, l'enseignement par les maîtres tilitains et zen, que vous avez déjà développé cette connaissance-là, peut-être que le vénérable n'a pas besoin d'en rajouter. <rire> Est-ce qu'il a besoin Est-ce que c'est nécessaire Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Oui, parce qu'il s'inquiète que vous devez i vous, vous asseoir encore 1h30 et, et souffrir d'un mal de dos. Alors ça serait dommage. <rire> si vous s avez déjà ça, ça serait dommage, c'est pas la peine. Alors, vous avez… Alors, il nous a dit… Donc si vous voulez, donc le vénérable peut essayer d'exposer un peu, euh, élaborer davantage sur ces quatre nobles vérités, ou si vous êtes tous d'accord, et eh bien on peut aller juste prendre un petit repos, un petit break, et puis s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez Non. M'achobar, i <rire> rien. m a o b a r Je vous en pensez, je vous en pensez. n d o n c s i si jamais donc vous euh, lors d'écoute de, de cette intervention, vous avez quelque s douleur s au dos, est-ce que vous serez content ou mécontent Mécontent, oui. satisfait ou insatisfait s i n y a m a l Oh, chanda mala. Hein Chanda mala. n dos, on a bien mal hier, on s'est têté toi, on y est bio toi. Bon, bon, oui. Donc, en effet, si on s'assoit ici et qu'on a certaines douleurs, qu'on a des sensations désagréables, en effet, on peut avoir une sensation physique désagréable. Donc, on peut se sentir mal, mais par contre euh, de là à être euh, mécontent et insatisfait euh, peut-être pas. Donc en effet ça c'est la première noble vérité qu'a enseigné le Bouddha la, la vérité de l'insatisfaction. Donc vous avez déjà euh, tout de suite une, euh, une compréhension directe de la, de la première vérité, la vérité de la souffrance et donc vous n'êtes pas un auditoire spécial. Vous avez une rencontre directe déjà avec la première vérité. <coughs> d o n c comme de la même façon que Lama Karma avait expliqué qu'il était d'origine pure euh, tibétaine, 100% tibétain. et de la même façon le vénérable Nanojoda est lui aussi né en birmanie donc il est aussi 100% birman. Hmm. Donc c'est pour ça qu'il a reçu son éducation de moine, de moine bouddhiste en Birmanie. C'est-à-dire qu'il a étudié les écritures bouddhistes là-bas, il a pratiqué la méditation là-bas, il a aussi enseigné le Dhamma là-bas en Birmanie. Aussi c'est selon cette école bouddhiste du Thiravada de Birmanie qui l va essayer du mieux qu'il le peut selon la propre p r é h e n s i o n la propre compréhension qu'il a développée de vous exposer maintenant d o n c les quatre nobles vérités d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Aïr de ne t i s <coughs> s deva na patta vidio mso. Di a y i t a la. Tissa deva jao kuniya langa ka ra. Donc vous avez déjà entendu depuis deux jours, depuis un jour, les enseignements au sujet des quatre nobles vérités. Vous connaissez donc sûrement des gens, les quatre nobles vérités. N'est-ce pas Vous les connaissez déjà Donc quelle est la première noble vérité La p r e r e Dukhra, donc c'est la, la vérité de la souffrance, de l'insatisfaction. Dukhra, quelle est la deuxième d e la vérité Et la troisième, Niroda, et, et la quatrième, la voix. d o n Bon ben vous avez tous réussi votre examen, c'est bon. Na n est i t u e <rire> v a l d a n d v a va o u v o u s délivrer à la fin de la journée un certificat. Et là namba de u k k a d i s s a သာဆင်းရဲခြင်းမှော်အာရတည်ပြည်တာအလည်ပြည်တာတမှုရတစ္ဆာကဆင်းရဲဖြစ်ကြော Donc en effet, le Bouddha a enseigné c e s quatre nobles vérités. La première vérité est la vérité de la souffrance ou de l'insatisfaction, Dukha Satcha en Pali. La deuxième vérité, c'est la vérité de l'origine de la souffrance ou de l'insatisfaction, Samudaya Satcha en Pali. La troisième vérité, c'est la vérité de la cessation de la souffrance ou de l'insatisfaction, Nirodha Satcha en Pali. La quatrième vérité, c'est la vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance, Maga Satcha en Pali. Donc maintenant, si le Vénérable vous demande, parmi ces quatre vérités, quelles sont les vérités qui sont déjà présentes en nous e l l e s sont les vérités qui sont déjà une réalité en nous Pourriez-vous y répondre Et <coughs> et la deuxième Est-ce qu'elle sera pas présente parmi nous Même pas Donc, cette partie de l'audience semble acaissée, cette partie de l'audience ne semble pas acaissée, vous ne l'avez pas cette vérité en vous Si vous ne savez pas combien vous avez sur votre propre compte en banque, et eh bien les autres pourront en profiter. De la même façon, c'est bien de savoir ce qui est en nous. d o n Donc en effet, donc le Bouddha a expliqué que la maladie, la vieillesse, la mort, la naissance, tout cela représentait donc de la souffrance. que les, toutes les sensations désagréables, les peines dans le corps également, sont souffrant, i s a t i s f a c t i o n Alors est-ce que est ce que nous, nous avons déjà expérimenté cela Est-ce que cela est présent dans notre vie Oui, c'est vrai. Je suis dit e c'est un peu plus i m p o r a n t pour nous. ရတာတွေကိုလိုချင်တာတွေကိုမရဘူးဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခတကူပဲပြီးတော့လည်းပဲမရတ Le Bouddha a ainsi, en effet, enseigné que même si l on ne le veut pas, si on ne désire pas cette souffrance-là, cette s a t i s f a c t i o n l à ce sont des états qui sont présents dans notre existence de tous les jours, qui sont présents en nous. D'autre part, vouloir euh, vouloir des choses et ne pas les avoir, ou obtenir des choses que nous ne d é s i r o n s pas. cela est également source de souffrance. Être associé avec des personnes qui nous sont désagréables ou être séparé de personnes qui nous sont chères, cela est également source d'insatisfaction. Et j a d i il est néant e il est n a n t d'être qui sur le monde. J'ai dit que je n'ai pas dit, que je n a pas dit, q u je n'ai pas dit, q e je n'ai pas d i Et m'éloigner de a i l l y avoir fait beaucoup de gens. Donc qui veut de la souffrance, qui veut de l'insatisfaction s a f i e Nous n'en voulons pas. Vous n'en voulez pas. Le vénérable ne veut pas, personne n'en veut également. Nous n voulons nous n'en voulons pas maintenant. Dans le passé également, nous n'en voulions pas et bien sûr pour le futur également, nous n'espérons pas en, en, en, en expérimenter. Donc, pour pouvoir éviter cette souffrance, que devons-nous faire Comment procéder pour pouvoir neutraliser cette souffrance dans notre vie Ah, la vie est souffrance, tant de satisfaction, d a n s de mécontentement dans notre vie, tant de frustration. Que faire Alors, est-ce que quelqu'un dans l'audience aurait des idées, des suggestions comment p o u r r o n s n o u s faire, comment pourrions comment pourrions-nous procéder pour neutraliser cette souffrance e s t c e que vous auriez une idée de pratique, une suggestion Tamudiyatiyama. a m a n e Stolai da. Ah euh, quelle, quelle intelligence <rire> Quelle réponse intelligente euh, Donc, le vénéreur est très reconnaissant, et va pouvoir vous céder sa place. Vous céder sa place Alors, pourquoi o u s avez-vous dit que le vénéreur est très reconnaissant, il va p u i r v u s céder sa place, <rire> <Vous pouvez rire> céder sa place. <rire> <coughs> d o n c e n e f f e t t donc personne ne veut de la souffrance on voudrait bien s'en débarrasser mais en fait on ne peut pas s'en débarrasser directement la si on, si on doit parler en terme s de cause et effet cet état de souffrance d'insatisfaction c'est la cause c'est une cause c'est un effet donc selon l'enseignement d u Bouddha on ne peut pas agir sur l e f a i t mais on doit agir sur la cause c'est pourquoi il faut éliminer la cause de la souffrance pour pouvoir éliminer la souffrance ñazar diya a jonne ajoma Donc, dans l'enseignement du Bouddha, qui est si parfait, et il, il y a des dhammas qui sont des causes et des dhammas qui sont des effets. Si l'on veut vraiment avoir une action efficace, Eh bien, il faut s'appliquer sur les causes et non sur les effets. Donc, pour donner un exemple très simple, le Bouddha a donné la parabole du lion et du chien. Donc, supposons que nous lancions une pierre ou que nous frappions le chien avec un bâton, et bien le chien, lui, va courir derrière la pierre ou le bâton pour le mordre en représailles. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises et qui ont été mises u i ont été mises et qui ont été mises. q u a n d a t u l a u i o n lion lui, supposé qu'on lui lance une flèche, et eh bien il ne v e u t pas courir après la flèche ou il ne va pas essayer de mordre la flèche, mais il va plutôt chercher à voir d'où provient la flèche. Et éventuellement, il va aller à la source et m o n t r e la personne qui est à l'origine de la flèche, et donc mordre celui qui a lancé, tiré la flèche. Et c'est ainsi que le Bouddha, en donnant cet exemple, a expliqué que parmi les dhammas qui sont les causes et parmi les dhammas qui sont les effets, et bien c'est aux causes qu'il faut s'appliquer, cette cause c'est au niveau des causes qu'il faut agir et non au niveau des effets. p o u r d o n n e r u n au t r e exemple supposez que vous soyez que, que vous soyez malade Est-ce qu'il faut neutraliser les symptômes de la maladie ou faut-il neutraliser la cause de la maladie Donc bien sûr, c'est là c'est au niveau des causes qu'il faut agir. Donc ceci est un autre exemple pour illustrer que la méthode enseignée par le Bouddha était la méthode qui s'appliquait aux causes et non aux effets. Est-ce que, est que vous comprenez Est-ce que vous êtes d'accord Non. d o na e n i n s c e c n e t i o n c f f e t si on a une maladie, n'est pas suffisant d'aller juste chez le médecin et de prendre des médicaments, il faut qu'on aille à l'origine de la souffrance et qu'on voit la cause. Par exemple, si on il y a un problème d'alcoolisme, et bien dans ces cas-là, c'est la consommation d'alcool qu'il faut arrêter. Je u i s t r b e n Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Ce qu'il se passe, si on ne s é v e r t u pas à rechercher la cause première de la maladie et qu'on ne s'attache qu'à essayer de neutraliser les effets, eh bien l'action n'est pas si efficace que ça. C'est comme si par exemple vous, vous souffriez d'un ulcère de l'estomac et ne sachant pas qu'il y a cette cause-là qui vous cause un inconvénient au niveau de l'estomac, vous prenez par exemple un cachet pour un problème d'indigestion. L'origine de la maladie n'étant pas identifiée exactement, le mal ne peut pas être soigné. On a le droit de la maladie. On le droit de la maladie. On a le droit de la maladie. On a le droit de la maladie. On a le droit de la maladie. Mm -hmm. Ou par exemple, vous souffrez de certains symptômes vous pensez que c'est le cœur, donc vous prenez des médicaments pour le cœur, alors qu'en fin de compte, c'est au niveau du cerveau que la cause euh, réside. Quelle est-ce e v o e z le cerveau Le c e r v e a e s e c v e e le c e r e a u e t le c e e a e le c e r e a t le c e r v e a et le c a u e e c e r v e a r e a est le c e r v a u Je ne s a i p a i s a e le cerveau, s i vous e z l c e r a u Donc e i i m n un premier pas est franchi. Nous n'avons pas envie de la souffrance. Nous avons localisé donc l'origine, la cause de la souffrance. Maintenant il nous faut connaître l'existence également de la cessation de la souffrance. q u Il y a une possibilité que cette souffrance, cet état d'insatisfaction n'existe pas. C'est comme si par exemple nous entreprenions un voyage. Avant de l'entreprendre, il faut connaître la destination. Il faut connaître l'endroit où nous voulons aller avant d'entreprendre le voyage et d'arriver éventuellement à bon port. Je suis un ami, je suis un ami qui est en train de se faire des destinations. Je suis un ami qui est n train de se f a i e des i n a t o n ne r i e n e f f e t en ayant euh, en ayant en ayant une idée de la destination que nous le, que de le volon u s atteindre nous pourrons nous organiser nous pourrons nous préparer et donc entreprendre ce voyage et arriver à notre but désiré et b i i n t e n a i r u e k r i e n y a e cela fallu चीज होए आओ बावे इ मळुजेन ने इया रे ब मळुजेन न sa य ा रे म ळ l ज े न या हो पावे आ त s रिया र u n a e ुः ख ा य त u स ा र ि पावे دونك ले बुद्धा एक्स्प्लिके دونك एल i ला ससेशन दे ला सौफ्रान्स से के जस्टेमों नो वुलों နေသားကိုဘောပေါ့ဒီလိုလောကမှာနေဆိုရင်ဘောမှာရှင်မိညာအាយុတွေ့တော့ဉာဏ်မဲတော့အាយុတွေ့ဘူချာ Donc, il y a la vérité de la souffrance. Il y a cet état d'insatisfaction. Et donc, comment faire pour ne pascre pour euh, qu'il n'y ait pas de condition pour que cette souffrance surgisse, apparaisse e t bien, supposons que nous rencontrions un objet... soit au niveau de la vue ou de l'ouïe, c'est-à-dire que nous que nous que voyons un objet ou nous entendons un son. Si au moment de voir cet objet, d'entendre ce son, il n'y a pas l'attention sati, c'est-à-dire que nous ne soyons pas vigilants, et eh bien si cet objet est plaisant, nous allons l'aimer. Nous allons avoir un désir avide par rapport à cet objet. Par contre, si l'objet et un objet déplaisant désagréable nous allons être déçus et nous allons éprouver peut-être de l'aversion. d o n c i m a g i n e z donc que l o r q u e nous soyons en contact avec un objet visuel ou auditif, à ce moment-là, s'il n'y a pas, si nous ne sommes pas vigilants, sinon sinon ça pas attentif s et n o b s e r v o n s pas avec précision cet objet et eh bien donc nous pouvons développer de l'avidité nous allons si c'est un objet plaisant nous avons nous allons euh, avoir du désir avid pour lui si c'est un objet déplaisant nous allons peut-être avoir de la colère donc si on y réfléchit est-ce que c'est l'objet en lui-même qui provoque la satisfaction la colère non En fait, ce n'est pas l'objet en lui-même qui provoque la satisfaction, mais c'est la mauvaise perception, la compréhension erronée que l'on a de cet objet-là. Le fait qu'il n'y ait pas pleine conscience, qu'il n'y ait pas attention à cet objet, et de ce fait-là, l'avidité est développée et l'attachement est développé. ლ ÁšŃadā sociedad Ļiعžū. Puisama mango wa āsādā ma ūkímbė nuk ku diesen csumbalu mučio ti'nai āsādā ma pusi'Ÿyénä yōśaha d' consumed собой schneller veo gįdẹ bō prech исторio roundia āsādā āsādā you receive by 活 dukāti lada fare ina ma ha rele āsādā you receive by 活 dukāti lada agarī 귁 Whucupā ker āsādā āyūnūnų kuón I gu te' n p r e n o Prenons un autre exemple pour élaborer ce point. Par exemple, un aliment Un aliment quelconque, supposons que nous prenions un aliment quelconque, l'aliment lui-même n'apporte pas la souffrance, n'est pas souffrance. Par contre, si cet aliment ne nous revient pas euh, au niveau de la santé et que malgré tout euh, nous, nous ne soyons pas conscients de cela, Que nous ne soyons pas conscient s que cet aliment ne nous convient pas et que nous le consommons, i mais à ce moment-là, nous allons en effet souffrir, nous allons en effet expérimenter des des, des, des états insatisfaisants. L'aliment lui-même quand il est dans le magasin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souffrance. C'est que nous n'avons pas compris vraiment euh, la nature de cet aliment. Oui, Alors, l'aliment lui-même, dans le magasin, est-ce qu'il apporte de la souffrance Est-ce que la bière ou la bouteille de vin qui est dans le magasin, en lui-même, est-ce que ça vous apporte de la souffrance Non, en effet, dans le temps que le, dans le magasin, eh bien, euh, la bouteille de vin... o u euh, la bouteille de, de bière, en effet, n'apporte pas la souffrance. Si c'était le cas, on devrait fermer tous les magasins. Donc, en effet, euh, sinon on devrait d o n fermer tous les magasins. Et donc, le souci, ce e s t pas l'aliment en lui-même, mais la relation que l'on a à l'aliment, la perception que l'on a de l'aliment. Donc c'est notre perception que l'on doit changer. Notre compréhension que l'on doit changer. v o n'ai. l d ya la, u uzen lo ya tama m e s u e Ai e i s u e ye sana kaonta o s e n na. Uzen a e n j e Donc b e l l autre chose à la. Sa i m a c'est e Okay. donc le vénérable en effet donc n'a pas la possibilité de fermer le magasin mais comme euh, ici donc à l'habitation de l'institut'anda n par compassion il est venu ici et donc il va essayer de, de nous expliquer comment nous devons procéder q e comme si des semeures du institute student alors a o r s pouvez d e m a n e r u attendant de peigner l e d a s e r pour ça d c est-ce que nous pouvons est-ce que vous pensez que nous pouvons éliminer euh, le, le désir avide qui est en nous c e s des â m e Et dire à les snoboes de n o s apprendre puis on puis de nous y mettre à la voir de snoboes o u s faut dire. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'après avoir écouté cet enseignement là au sérieux a mesure de pouvoir euh, éliminer la souffrance euh, éliminer la cause de la souffrance l h a b i l i t é mm -hmm. Donc, imaginez que vous alliez chez le médecin et si euh, votre maladie se développe davantage, cela n'est pas très bon. Je vais v o u i r e que je vais vous présenter e c i Je vais vous présenter ceci. Je vais vous présenter ceci. Je vais vous présenter e c et je vais vous présenter ceci. Donc quelle est la méthode pour pouvoir neutraliser l'avidité, l'origine de la souffrance Et eh bien la méthode réside dans Sati, c'est-à-dire l'attention, la pleine conscience. Avec Sati, nous pouvons nous pouvons comme ainsi euh, supprimer l'aversion et l'avidité de notre esprit. ထာဝ်လကြာရပေံြင်လာတဲ့ကု၊တဲလုပပေါကဲ့တတိတိရှိနေဖို့ပဲတတိလ Les auteurs, les auteurs, les a u t e u r e s a u t e r s les auteurs, les auteurs, les auteurs, les auteurs, les a u t e u r les auteurs. Donc, nous devons ainsi exercer, appliquer la pleine conscience, appliquer notre attention à tout objet, qui apparaît aussi porte sensorielle, c'est-à-dire à chaque moment de voir, à chaque moment d'entendre, à chaque moment de sentir, à chaque moment de goûter, à chaque moment de toucher, à chaque moment de penser, c'est-à-dire observer tous les phénomènes physiques et mentaux avec vigilance, avec attention. À ce moment-là, quand il y a vigilance et attention, nous pouvons percevoir ces phénomènes mentaux et physiques tels qu'ils sont réellement. Nous pouvons pénétrer leur véritable nature. C'est-à-dire qu'avec l'attention, la vigilance et l'attention, nous pouvons comprendre que ces phénomènes physiques et mentaux sont impermanents, anicca, qu'ils sont aussi insatisfaisants, dokha. et qui l s sont un substitut insubstantielle à la table c'est à dire que nous ne pouvons pas les maîtriser qu'ils sont donc transitoires qui l sont s source de douleur et qu'il n'y a pas d'ego à l'intérieur et donc on Si, euh, par rapport donc à ces objets physiques et mentaux, à ces objets vus, rendus, sentis, goûtés, touchés et pensés, est-ce que ces objets nous semblent plaisants ou déplaisants en apparence à première vue Si vous p e r c e v e z leur nature insatisfaisante, leur nature douloureuse, est-ce que vous en voudriez Les personnes qui en voudraient, s'il vous plaît, levez la main. <coughs> en effet, c'est parce que par rapport à tous ces objets physiques et mentaux, nous ne percevons pas tels qu'ils sont, nous ne percevons pas leur nature euh, insatisfaisante, leur potentiel de souffrance. Nous pensons, au contraire, qu'ils sont prometteurs de, de plaisir et de bonheur, s o u k h a s En effet, par rapport à ces objets physiques et mentaux, comme il y a une compréhension erronée de leur véritable nature, nous ne voyons pas comme ils sont, Et donc, nous pensons qu'ils vont toujours durer, qu'ils ont une certaine permanence, qu'ils ont une certaine continuité. Et donc, il y a de l'attachement par rapport à ces objets. Il y a du désir par rapport à ces objets. En effet, si nous pouvions pénétrer clairement leur véritable nature, voir qu'ils sont transitoires, c'est-à-dire voir leur nature impermanente, anicca, si nous p o u v o n s voir qu'ils ont potentiel d'apporter de l'insatisfaction, donc qu'ils sont insatisfaisants, d'ukhra, et si nous p o u v o n s voir que nous n'avons pas de contrôle sur ces sur ces phénomènes, qu'ils ont une nature insubst insubstantielle, a n a t t a q u Eh bien, nous ne désirions plus ces objets. Il n'y aurait plus d'attachement par rapport à ces objets. Est-ce que vous en voudriez Donc, en effet, quand nous pouvons voir ainsi, le corps et l'esprit, tous les phénomènes physiques et mentaux, tels qu'ils sont réellement, et eh bien en effet, nous n o u s accrocherions plus à ces objets. Nous les désirions plus tant, tellement, a n t t il n'y aurait plus d'avidité par à l'égard de ces objets, il n'y aurait plus de Tenha en p a l i Et donc, de par l'absence de cette avidité, Tenha, il y a cessation, n i r o d a Et donc, on peut ainsi dire que par l'absence de l'avidité, l'avidité est abandonnée ou la deuxième vérité Samurya Satcha est abandonnée. <coughs> donc avant, le Vénérable avait en effet donc parlé de ces deux Dhammas les Dhammas qui sont la cause et les effets. Donc ici donc, la souffrance, l'insatisfaction, Dukha Satcha c'est l'effet sa muriya s a Asacha, c h a l'origine c'est la cause u m a i b h u u a de ko u r s a t e n u n e t o y i y e n s s a b b e n u n n g y t e n l e again ni khat e a l e a y a e a a d u r k a d s i donc prenons un autre exemple imaginons l'arbre de la douleur l'arbre de la douleur avec ses, avec ses branches de douleur avec ses feuilles de frustration et ses fruits de frustration avec ses racines a v e c ses racines. Et eh bien ici, les racines, c'est Samudaya Sacha, la, la cause de la cause de la souffrance, l'origine de la satisfaction. Tant que les racines de l'arbre de la douleur, c'est-à-dire l'origine de l i n satisfaction, sont toujours présentes, et eh bien les branches, les feuilles, les fruits de l'arbre de de la douleur vont toujours croître. c'est pourquoi si nous voulons faire c'est la douleur si s i si nous nous voulons que les branches que l'arbre de la douleur ne donne plus de de, de de feuilles de fleurs de fruits de frustration et eh bien nous devons déraciner et les racines de l'arbre, c'est-à-dire couper les racines d e Samuliya Sacha, l'origine de la souffrance. Mm. d o n c s i o a i n s n e i s d i on peut, si on ne déracine pas les racines de l'arbre de la douleur, si on ne les coupe pas, eh bien elles sont toujours présentes. Donc, l'avidité est toujours à l'intérieur de nous et a toujours donc son potentiel de, dé... de... de faire se manifester la douleur. Et donc, si nous rencontrons donc des o n c d conditions favorables, par exemple un objet plaisant, eh e b i nous allons développer de l'avidité par rapport à cet objet. Nous allons vouloir le posséder, l'acquérir. Et donc, nous allons nous mettre à la recherche de cet objet. Ensuite, nous allons le garder, nous allons le protéger. Et de cette façon-là, nous allons développer de plus en plus d'attachements par rapport à cet objet. Et de cette façon, Tanha, l'attachement, l'avidité, va de plus en plus s'établir fermement dans notre esprit. Il y a même des gens, est-ce que ça y a d o qui sont prêts à sacrifier leur vie pour pouvoir conserver leur bien. d o n c c o m m e n t faire donc pour pouvoir neutraliser éliminer la souffrance d a notre vie, juste le vouloir, juste le souhaiter. Est-ce que c'est suffisant « Sauvez-moi, sauvez-moi, que la douleur s'en aille. » Non, bien sûr, on ne peut pas. Donc, en effet, il faut agir à la cause, à l'origine. Et alors, comment faire Est-ce que vous avez une idée pour pouvoir neutraliser l'origine de la souffrance s si i s en u n d des l i e a u r e m i n là. C'est un meilleur méta ça y a d o r a i t bien à connaître lui aussi donc il est ouvert à toute suggestion. p a u i i t p s q o u t e <rire> r è s m'enlever en e s t i o u s Parce que Sayado pense qu'ici, e étant donné que l'auditoire est composé de personnes donc euh, belges venues de l'Occident, et qu'il sait qu'en e Occident, et que, euh, Occident, eh bien les gens ont une connaissance très très élevée. Donc c'est pour ça qu'il pense qu'ici, les, les, les gens r ont des idées aussi très développées. Allez, ni l'an, tu veux dire a l o r i <rire> en a qui o u l e u à l é c n o e t donc, ainsi, on pourrait après exporter cette nouvelle idée, cette nouvelle méthode. Qu'est-ce que vous en pensez C'est parce que, comme ç a y a d e vient de Birmanie, lui, il ne connaît cette méthode que par rapport à ce qu'il a appris en Orient. Donc, il ne sait pas encore ce qui se fait en Occident. Alors, il y en a qui pour l e a l o n o Ah, oui. Oui. et ça yaado et euh, est, est très euh, se réjouit parce qu'il voit qu'en occident les, les gens savent euh, les gens savent faire euh, un bon commerce on est très doué pour faire le pour faire du commerce pour faire de l'export et de l'insport donc euh, i l s e n r é j o u i t <rire> Donc il attend, l attend une réponse, une idée, une méthode. Le détachement. i e n l faut l'accepter, faut qu'il s é c a l m e le k a y a m e q y a Le kayan. Kaya e k y a ကြေွတံဟာဥဒကတနာဟုတ်လက်ခံဟုံးငြိမ်သွားမှဆိုရင်ရတုံးတော့ပြောမှာပေါ်တချိန်ကျတော့ဓာတိကအခုမွေသားတွေတမိတွေဟောလာယင်ပြောတာပြောတာပဲဟောလာဇနီးတွေမရတဲ့ယင်ပြောလားပြောတာပဲစီစ En fait, plus on accepte euh, l'existence de l'avidité en nous et plus finalement on peut souffrir. Il y a un potentiel de souffrance. Par exemple, euh, nos relations avec notre famille, notre mari, nos enfants, euh, avec les biens que nous possédons, peuvent au moment présent nous procurer un certain niveau de satisfaction. On est heureux. Mais par contre, à long terme, eh b il e n i se peut qu'un jour, ces objets a u q u e l nous tenons soient endommagés, soient détériorés. Et à ce moment-là, et il ne nous restera que les yeux pour pleurer. Merci a u c o u p o u s ai dit que u s s e n train e se faire et q e n o u o m m e s n t a i n de se faire et que nous sommes en train de se faire et que nous o m m e s en t a i n de se a Donc, en fait, le, le, le, la e l durée de l'intervention de Sayado, normalement, est d'une heure et demie. Euh, mais il voudrait continuer son exposé sur les quatre nobles vérités. Et donc, le temps consacré euh, aux questions-réponses sera peut-être un peu réduit, alors. Est-ce que vous êtes d'accord Ça vous convient Très bien. Oui. qu'on a t d e s o i l e r e s t d a r t t d o d t e t d i e n c o i t a e s t t c r t d t d m o a l e s t a r d o i t v e s t c a r e l e s c o i t a e c t o i t a e t d t v e c a r e s o i t l e s e o i t e t d t e c e s o i t Par exemple, un objet visuel que l'on voit, un objet, eh bien, il faut tout de suite appliquer l'attention, observer cet objet avec vigilance. À ce moment-là, eh bien, le désir avide n'a pas l'opportunité de se manifester. Comme il y a absence de désir avide, eh bien, on dit qu'il y a cessation de désir avide. Il y a cessation de désir et donc il y a cessation par là de la souffrance. C'est ce que l'on appelle la cessation de la souffrance. Niroda s anyway, cool like a c h a Je suis beaucoup p u r moi, je s u i n peu de nido de la s u f f r a n c e e suis un peu de nido de la souffrance. Je suis un e u de nido de la s o u f f r a suis un peu de nido de la souffrance. အင်ဂျင်နားရဲ့ဘိုင်းတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်အယောကစက္ကူမတစ်ခုချုပ်တယ်ဆက်ကူကူမဆက်ကချ Donc, imaginons que par rapport à cet objet visuel ou auditif nous applions q u i notre pleine conscience que nous l'observions avec vigilance et bien durant l'instant même à l'instant même de notre attention il n'y a donc pas d'avidité et donc à ce moment là il y a la cessation mais il ya la sésation à ce moment seulement donc si par exemple nous pouvons maintenir notre attention pendant une 10 minutes, pendant 5 minutes, et eh bien ça sera 10 minutes de cessation de souffrance. Si nous, si nous pouvons maintenir notre attention pendant 10 minutes ou 15 minutes, et eh bien ça sera 10 ou 15 minutes de plus de cessation de souffrance. Si nous pouvons ainsi être attentifs et observer les phénomènes physiques et mentaux tels qu'ils sont pendant une semaine, et eh bien ça sera une semaine pendant, la, pendant laquelle l'avidité t a n h a n'aura pas l'opportunité de se manifester e donc en conséquence la souffrance n'aura pas l o p p o r t u n i t é de suivre et donc c'est ce qu'on appelle n i r o d h a sacha. t a h a m e v o u s l a d i n a i s Donc la méthode que le Vénérable a e x p l i q u é s u c i n c t e m e n t le développement, l'application de sati, l'attention, la pleine conscience, est en fait la pratique de vipassana, la méditation vipassana. Et ensuite, ceux qui vont ceux qui peuvent pratiquer cette méditation vipassana, le développement de l'attention pendant une semaine, Un mois, deux mois, trois mois v o i r plus pour en comprendre davantage ce que vient d'exposer les Vénérables. Je ne s u i a s en t a i n de se faire plus. Je e suis pas en t r a n de se faire plus. Je ne suis pas en train de se faire plus. Je ne suis pas en train de se faire plus. donc ainsi la cessation de la souffrance de l'insatisfaction nirodas h sacha est réalisée à ce moment là si on est si on p a r l en e termes de cause et e f f e t niroda h sacha, La cessation de la souffrance constitue l'effet. Et donc, il faut une cause pour cela. Juste vouloir la cessation, que la cessation cesse, qu'il n'y ait plus de douleur, cela ne suffit pas. Il faut donc qu'il y ait une, sa cause. Et la cause de la cessation de la souffrance, eh bien, c'est tout simplement la quatrième noble vérité, le chemin qui y mène, Maga Satcha. Que mm. okay, Maga décelle a Alors, en ce qui concerne la dernière noble vérité, Maga s a c h a le chemin menant à la cessation de la souffrance, combien est-ce que vous connaissez ce chemin-là Combien de facteurs le constitue n t sais a s Je ne sais pas. Sais pas. <rire> vous êtes sûr vous êtes d'accord vous êtes tous d'accord qu'il y a six facteurs constituant euh, le chemin 8 même pas 8 il vous est juste sur lui-même d o q u il vous demande merci vous êtes အဲ့တော့ငါတို့ကလည်းတကယ်နဲ့ဘာသာဝင်ပုံငြိမ်းလိျဲ့တဲ့သစ္စာလေးပက i e t i l avait juste peur que que, que vous en rajoutiez un ou deux de plus dans les constitutions. <rire> donc donc c'est bon. Comme ici on développe tout, on est très développé donc. i n t a u n p e <rire> u i e z e m p s Donc, le, le Magha s a c h a le chemin de la cessation de la souffrance, est donc de composer de huit facteurs. Et ces huit facteurs-là peuvent être regroupés en trois groupes. Le premier groupe est le groupe de la moralité, Silla Magha. Le deuxième groupe, c'est le groupe de la moralité, Samadhi Magha. Et le troisième groupe, c'est le groupe de la sagesse, Panya Magha. que maga déjà chez pas c i en fait m a s chez s au que à o n t i e n que. Très bien alors comme maintenant l'audience est déjà très connaît déjà donc les quatre les, les huit facteurs du noble chen, du du chemin est-ce que vous pourriez les énumérer alors quels sont-ils Quel est le premier quel est le premier facteur du chemin octuple la vue juste m a d a c g a c d a c c o r d la première donc c'est la vue euh, la vue juste samadhi i ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre s t a m a t i n c a p a d'accord la pensée juste samas i n c a p a Yes. la parole sama, la, la, la, sama euh, la parole juste c'est ça vous avez dit même pas samavaja samagamanda et donc les moyens d e x i s t e les moyens d'exister e juste sama a j i w a sama ajiva les moyens d'exister en juste yeah, les moyens d'exister e juste sama a j i w a One, donc le premier samaiti la vue juste Samasinkapa. deuxièmement sama n r a p a la pensée juste two, Sa, ensuite la parole juste sama watchcha ensuite numéro 4 l'action juste sama Kaanda. Five, et numéro 5, le mo les moyens d'existence justes. Ah. Sama a j i w a Alors, les deux premiers, la vue juste et la pensée juste, Sama Dithi t et Sama Senkapa constituent le groupe de la sagesse. PANYA MAGA NANBA r i i POU PAIGA SAMA j a s a m a g a m a d a SAMA AJIWA GATA PIDAN a GEMO Ensuite, les suivants La parole juste, les moyens d'existence juste et l'action juste c o n s t i t u e le groupe de la moralité SILA MAGA n a n a TRII p o g a Sama Sati. Ensuite, vient le sixième, l'attention la, juste. Mm -hmm. Sama Sati. Sama mm Sati. Sama Yama. Nama Chagant et Sama Yama. D'accord. Donc là, le Vénérable rectifie et il précise qu'en premier vient d'abord... L'effort juste avant. L'effort juste. Sama wa yama. L'effort juste. On va prendre le gama. Sama sati. Vient ensuite, numéro 7, l'attention juste. Sama sati. On va être Sama samadhi. Et en h u i t e vient la concentration juste. Sama samadhi. donc donc l e s trois derniers constituants qui viennent d'être exposés constituent le groupe de la sagesse de la de la concentration de la de la concentration samadhi m a g d a m a g e r l e Alors combien de constituants y a-t-il dans le groupe de la concentration c o i e t d n s a g e de la moralité Combien <rire> 3. Mais o i ça joue Magengat 3. o u e m a g a t r o r s m a g a t 3, o u s t e s p s à l a t o o i a Donc, pour un méditant, une personne désireuse de développer l'attention, la, la base est très importante. Il est donc très important de développer avant tout la moralité, donc le groupe de la moralité, Silla Maga. d s i o n c l l a m a g a l e groupe de la moralité dont se réfère ainsi donc à la conduite morale, la conduite éthique. Et elle peut donc s'exprimer, s e se manifester par l'observance de préceptes, de règles de conduite. Euh, il y a, on peut observer cinq préceptes, huit préceptes, n e préceptes, voire 10 préceptes pour les laïcs. Pour les moines, eux, ils doivent réserver 227 préceptes d e la tradition Theravada. Alors Le Vénérable pense que euh, les cinq préceptes vous sont déjà familiers, n'est-ce pas ça oui vous... Est-ce que vous connaissez les cinq préceptes Ça vous dit quelque chose Vous ne les connaissez pas Donc le Vénérable dit « C'est bien, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les p r é s e r v e r c'est bien, c'est déjà une chose à moi à faire ». l e d o n b o u d c le Bouddha qui e s t qui était né dans l a i d e ancienne a donné un exemple à cette époque-là. Donc il y a des des euh, o n appelle des personnes qui gardent l e s vaches. un vache merci et, euh, et si le vache il ne sait pas combien de vaches il possède et eh bien si on a une ou deux qui est perdu il ne sait pas non plus qu'elles sont perdues et pour prendre un exemple moderne si nous ne savons pas combien nous avons dans notre compte et eh bien si notre compte est en déficit ou en crédit et eh bien nous ne sommes pas au courant non plus nous ne savons pas Alors, concernant ces cinq préceptes, quel est le premier précepte Panadipata En effet, s'abstenir de prendre la vie, de tuer. Le deuxième Adhébana En effet, donc le deuxième, s'abstenir de prendre ce qui n'est pas donné, c'est-à-dire de voler. n o m a r i y a Le troisième o m u s a w a d a Kamedoumizazara Alors avant, il y a... Moutawada Moutawada Tonkoumia Donc ça c'est le quatrième, alors il vous demande le quatrième. En effet, c'est s'abstenir du mensonge. S'abstenir du mensonge. Hmm? Non, à la p r s de produit atoxicant de drogue. r o u r e d i a n u m é r Le 5e, oui, ça c'est donc le 5e, c'est ne p a s de prendre de produit s i n t o x i c a n t s De substance atoxicante. s m é r o 3. r o t u a m e d i a m o a b e u v o a ma p i e bah bien. Donc ah, o m a b i p e a s e c n r e a t i o e x u e l e a même la c a m é c u t Voilà donc dans la liste des cinq, en effet donc le t r o i i s è m e c'est de s'abstenir de de conduite sexuelle illégitime. s d o n c e n e t o e t Donc en effet Il est très important pour nous de maintenir ces cinq préceptes pures. Donc le Vénérable vous demande, est-ce que vous êtes en mesure de maintenir ces cinq préceptes p u r s De vous abstenir de tuer De voler de commettre d'adultère de mentir de prendre des substances intoxicantes Malveva Malveva Malveva Malveva Malveva Malveva Malveva Malveva En effet c'est pas facile mais vous aimerez bien atteindre l'éveil Diosara Nga v a d i l a b h u r a Vata e Deyala Le Vénérable demande, l'observance de ces cinq préceptes, euh, la maintenance d'une conduite éthique pure, est-ce que cela relève seulement du bouddhisme? n a Vandila Abhura Vata t d y l u n g n a a b u r a Vata et Deyala h a u n a v a n d a a b r a Vata a l a Nga v a n d i v a a l a r u e n e ma e s c e s t c e t t e ko f f e t ces s p t recettes cette maintenance d'une conduite éthique pure fait partie des valeurs humaines de base et donc si nous sommes d é s i r e u x De nous, de, d nous d é l i m i n e r la souffrance d'atteindre l'éveil niroda satcha et eh bien cette moralité constitue la base c'est le pilier de la pratique <coughs> Donc si on peut ainsi observer cette conduite éthique de, euh, de sorte qu'elle soit pure, donc s'abstenir de prendre la vie, de prendre ce qui n'est pas volé, de conduite sexuelle illégitime, du mensonge, de prendre des produits i n t o x i c a n t s si nous pouvons observer ces cinq préceptes, et eh bien à ce moment-là, notre euh, nos comportements au niveau physique s o n p u r e c'est à dire que nous sommes au niveau du corps nous sommes civilisés cependant notre esprit ne l'est pas notre esprit reste encore sauvage en effet pour pouvoir dompter notre e s p r i t civiliser notre esprit, le rendre pur et raffiné, la pratique de de la conduite éthique, de la moralité, s t la m a g a à elle seule n'est pas suffisante. Il nous faut continuer la pratique avec s'il avec samadhi m a g a le groupe de la mort de la concentration. Mm -hmm. Regardez-vous, -vous, le vénérable vient juste de vous expliquer avant donc que le chemin euh, le noble sentier o c bute est composé de trois groupes. <coughs> Donc, le groupe de la concentration, composé de la concentration juste, Samadhi m a g a de l'effort juste, euh, Wai, euh, Sama Wayama, et de l'attention juste, Sama Sati, doit donc être développé. Il va se développer en prenant appui sur le groupe de la moralité, c e s t l a m a g a qui est donc la base. i l e l e g r o u p e de la moralité c'est lamaga est comparé aux fondations d'un bâtiment si les fondations ne sont pas profondément euh ne sont pas profondément construites, ne sont pas sûres et solides. Le bâtiment se r a p r e n d lent. Alors, allez-vous vous efforcer à observer les procès de sorte qu'ils restent purs Je ne suis pas sûr que je le d i Est-ce que vous allez faire des efforts? parce que sinon le bâtiment va s'écrouler vous pourrez pas continuer à développer autre chose est-ce que v o u a l e z faire d s <coughs> efforts? Parce q u i le b â t i m va s é c r o u e vous p o u r e z pas continuer à développer a u e chose Non Avez-vous, parce q e v o s a v e t o u j o u d e Donc, ainsi, en observant avec attention tous les objets qui se présentent a u s s i portes e n s o r i e l l e s eh bien, on prévient l'avidité de se développer. Cette attention qui est établie, Sati, donc c'est tout simplement l'attention juste, Sama Sati. v o i l le d g o le dégo, le dégo, le dégo, le dégo, le dégo, dégo, le dégo, le d é g e d é g Ensuite, pour établir cette attention, il nous faut fournir un effort. L'effort pour appliquer l'esprit à l'objet, pour développer l'attention, c'est l'effort juste. Ama ou Ayama. Ensuite, l'attention... l'objet devient de plus en plus continue, moment après moment. L'esprit est ainsi, faire l'attention est ainsi établie sur l'objet de façon euh, continue et ferme. C'est ce qu'on appelle la concentration. Ici donc, c'est la concentration juste, ç a m a d h i maga. Alors, ila magien, p i é z o n g a i n'ata-ma-di magien, p i é z o n g a i s o u e n donc les fondations sont posées la morale du groupe de la moralité développée c'est la maga suit ensuite donc la pratique de la concentration et sa'di m a h maga également est accompli avec le groupe de la moralité et le groupe de la concentration qui sont d é v e l o p p é s La sagesse va suivre, elle va en découler. Le groupe de la de la connaît sagesse, Panya m a g a va fleurir de Silla et de Samadhi. Ainsi, si nous pouvons observer avec attention et vigilance tous les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent, aux six portes sensorielles, eh bien, il n'y a pas d'avidité qui se manifeste. Et à ce moment-là, notre esprit est raffiné. Notre esprit devient pur et civilisé. Donc ainsi, avec la pratique de la moralité, Nos comportements au niveau du corps et de la parole sont purifiés et civilisés. Avec ensuite la pratique de la concentration et le développement de la sagesse, c'est notre esprit qui devient dompté et civilisé. Mm -hmm. Donc, ainsi, nous sommes accomplis dans la moralité, la concentration s'est développée, et donc nous voyons les objets tels qu'ils sont. Cela est la vue juste. Sama d'été. Et le facteur qui dirige l'esprit, qui incline l'esprit vers l'objet, de sorte à le voir tel qu'il est, c'est donc, c'est la pensée juste. Sama, Sankhara. Oui, c'est la p e n s é C'est pourquoi, donc, il, nous, il est très important que nous essayons de développer en nous, d'établir en nous ces huit facteurs du c h é e du chemin octuple. Très bien. Donc pour commencer aujourd'hui, on va s'efforcer, vous allez vous efforcer donc de garder vos préceptes purs et peut-être de prendre la décision de ne plus prendre d'alcool, ne plus boire. Je dis n i d e d a v e ne s i pas si s t un peu c m a Je ne i s p a i t un peu comme ça, i s je ne sais pas i n peu c o m m a Je ne sais p a i s t un p e a m e ne s a i a s si e n peu c o m e ça. ကြတဲ့ကြရနေရာတွေမှာလည်းနှံ့ပြေးနေပါတယ်။ဥစ္စံတို့လည်းပဲသူဒီမှ Donc ainsi nous de nous devons nous efforcer donc de pratiquer une moralité euh, d une moralité pure, c'est la maga et ensuite donc de développer la concentration Ce développement de la concentration se fait donc à travers de la pratique de la méditation. Il y a donc différentes techniques. Il y a des techniques d o n u i l sont s e n s e i g n é s ici à l'Institut Nalanda. Il y a aussi d'autres techniques qui sont enseignées par exemple dans le centre avec Dama Group. Et donc au fur et à mesure que la concentration se développe, et eh bien la sagesse se développe. Et cela donc est très important que nous pratiquions cela afin d'établir les huit facteurs du chemin octuple en nous. Nous avons donc un p u e temps, nous avons donc pu l'écrire de l'écrire, nous avons donc pu l'écrire, nous avons donc pu l'écrire. Et ainsi, si nous pouvons nous entraîner de sorte à développer la vigilance, l'attention, la pleine conscience à tous les objets qui se manifestent aux six portes des sens, eh bien nous allons pouvoir voir leur nature véritable. Voir anicca qu'ils sont impermanents, voir dukkha qu'ils sont insatisfaisants et voir anatta, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun aucune substance en eux-mêmes. d i s o n t immatrisable. s a i n s i le Voudha enseignait qu'il fallait connaître la vérité d u k a s a c h a la vérité de la souffrance, il fallait la discerner, la comprendre. e e u u i s à le minja manza dvara chapa cha ya de ayomma. Tilene ne tu na kyanwa. ainsi en développant la vigilance et l'attention à tous les objets qui se présentent a u x s i porte sensorielle s l'avidité donc ne se manifeste pas et de et 2 et en conséquence le cycle des renaissances é g a l e m e n t e t réduit, prend ça. Et avec et avec et avec cela donc le cycle de la souffrance également cesse. Donc la vérité de la souffrance est à comprendre, comme a enseigné le Bouddha. Ensuite le Bouddha a enseigné donc que l'origine de la souffrance est à abandonner. C'est-à-dire qu'on ne lui offre plus l'opportunité de se manifester. Ainsi, l'avidité est abandonnée, Comme la vidité est abandonnée, la souffrance n'a plus l'opportunité de se produire. Il y a donc cessation de la souffrance. La cessation de l de l'insatisfaction est donc réalisée et comme le Bouddha l'a enseigné donc, la troisième vérité, la vérité de la c e s s a t i o n est à être réalisée pour accomplir. Et pour pouvoir donc réaliser cette cessation de la souffrance, il nous faut donc, comme l'a enseigné le Bouddha, parcourir le chemin du noble sentier octuble, Maga Satcha. En d'autres mots, il nous faut développer Maga Satcha, développer le chemin conduisant à la cessation de la souffrance. C'est ainsi que le Bouddha enseignait qu'il nous fallait pratiquer de sorte à établir ces quatre vérités en nous. Le Bouddha e n s e i g a i t le b u d d h a et le b o u d d h enseignait le b o u d d h et le Bouddha enseignait le b u d d il te salue b i n vaire. Donc pour résumer, la vérité de la souffrance est à connaître. La vérité de l'origine de la souffrance est à abandonner. La vérité de la cessation de la souffrance est à réaliser, à accomplir et la vérité de la cessation euh, du chemin menant à la cessation. est et à développer. Il y a ainsi quatre actions savoir, abandonner, réaliser et développer. Cela peut résumer en cela peut résumer le l'enseignement des quatre nobles vérités. Alai ta sabbīva ko. Agulo nā jāre ati. No, sāreya ati. Nā jāre ati sāreya ati ya ni kasan. Ko rai ati de. puis donc maintenant à partir de la compréhension que nous avons pu acquérir des quatre nobles vérités par l'cou é t e des enseignements par notre propre analyse et réflexion et bien à partir de là il nous faut il nous faut continuer de se pratiquer et à faire ces vérités notre propre vérité une connaissance intrinsèque souvent Et ainsi, à chaque moment que nous pouvons pratiquer, et eh bien à cet instant même, nous allons pouvoir réaliser la cessation de l'insatisfaction à un moment donné. C'est juste la cessation momentanée, temporaire. a yanné. i y a n Si n i n t e e n t le n t a s très b e n Le n'est pas un o m e d o pas u m e n t o n n e n'est pas un m m e n t donné. Le n e s a s un moment d o Nous allons ainsi donc développer au fur et à mesure l'attention et au fur et à mesure notre sagesse intuitive va se développer et nous allons ainsi pouvoir réaliser au fur et à mesure les différents stades d'éveil. Le premier stade d'éveil étant Sotapati m a g a le chemin de celui qui est rentré dans le courant. Ensuite, nous allons pouvoir réaliser s a t a g a m i m a g a le chemin de celui qui ne revient qu'une fois. En plus, ensuite, p l u e n s Anagami m a g a celui qui ne revient plus. Et ensuite, finalement, quand notre sagesse sera complètement mature, atteindre ce qu'on appelle le plein éveil, Nibbana, et atteindre l'état d'Arahant. asse m a m t l à ce la cessation sera complète permanente d o n c l e vénérable Vous souhaite, nous souhaite à tous de pouvoir ainsi établir les quatre vérités en nous de façon momentanée, puis de continuer notre pratique de sorte à pouvoir établir ces quatre vérités de façon permanente en nous. De pouvoir ainsi développer la paix et la sérénité momentanée jusqu'à pouvoir développer et réaliser la paix permanente. Bonjour M. Nagoa. l e donc le vénérable nous encourage en effet à utiliser cette opportunité très précieuse qui est cette renaissance en tant qu'être humain et d'utiliser cette opportunité précieuse pour pouvoir développer, réaliser cette paix ultime et permanente de l'éveil les b a n a Puissiez-vous tous être heureux et en paix. Sadhu Sadhu s a d u f a i e viva et de sadhana et de p u r i Eh bien, c'est la fin, il est déjà 11h. e u r e s p o u r vous, cela ne fait pas trop de différence, mais pour Sayado, c'est l'heure de son déjeuner. <rire> d o n en effet, donc il n'y a pas de, de, de temps pour la session de questions-réponses, mais le Vénérable euh, précise que les questions en elles-mêmes, à ce stade-là, ne sont pas encore si importantes. Que ce qui est important, c'est d'essayer de pratiquer, et à ce moment-là, les questions qui vont surgir par rapport à la pratique seront b e a u u c o plus p de seront plus significantes, e r o n t plus s auront plus de signification. Qu'est-ce que vous en pensez Très bien, donc dans ce cas-là, eh bien, il vous laisse pour que vous puissiez pratiquer et seulement quand vous aurez vos questions avec la pratique, eh bien, vous pourrez le revoir. j me dis bien. Question dans u e page d i n i t i a t i v France, est-ce que... f a i m o i l l e Est-ce que nous est-ce que il y aurait éventuellement hum, du temps dans l'après-midi pour une session de questions-réponses ou pas Oui. Mama y i b a i e u i b a i y a i b u i b a i o n p OK. d o n i d i Il u t i e r m o n i n l l o n s i o ti k a i o u i d e i Donc le Vénérable, euh, vous r e m e r c i e également d'avoir eu la patience de, de rester assis pendant une heure et demie, de souffrir l e s petits désagréments de, euh, de cela. Merci. Mmh. Donc si vous avez des mal de dos, vous avez sûrement maintenant bien compris saisi euh, la première noble vérité de la souffrance. Je vous remercie, je vous remercie. အဲ့တော့ဒီကံကမှာဘောအပြိတော့ဓာတ်တိုင်းများတဲ့ဒုက္ခပစ္စေပဲအဲ့ဒီခံစား့ဒုက္ခလေခုလို့ကူထိုင်ပြီးအကြာကြီးထိုင်နေရတယ်ဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရ Donc il dit qu'en effet, sûrement quand nous sommes assis ici pendant une heure et demie, qu'on a pu avoir quelques problèmes, quelques mals de dos, mais cela est bénéfique, ce n'est pas pour rien. Par exemple, si jamais vous allez pêcher, et vous devez aussi également faire preuve de beaucoup de patience, et vous vous asseyez pendant une heure ou une heure et demie, et bien euh, ici, vous êtes assis pendant une heure et demie, mais vous avez sûrement appris beaucoup de choses, et donc euh, retirez beaucoup de bénéfices pour vous. Donc l e s d i f f é r e n t s maîtres zen tibétains et sayado donc vous ont euh, exposé Le, vous ont exposé, vous ont donné le médicament. Ils vous ont expliqué euh, la composition du médicament mais juste lire le, la composition du médicament n'est pas suffisant pour faire disparaître la maladie. Il faut également prendre le médicament. C'est ça, c'est la mythologie, c'est la mythologie, c'est a mythologie, c'est la mythologie, c s la m y t h o o g i e Donc de il n'est pas seulement suffisant de lire l'ordonnance ou de lire la composition du médicament, il faut le prendre. Mais si on le prend de façon irrégulière, un jour on veut le prendre, un jour on est un peu fainéant de le prendre, et eh bien si on le prend de façon irrégulière, notre maladie ne sera pas guérie non plus. Que si ça a un mal Donc, c'est pour ça qu'il est très important de prendre le médicament de façon régulière. Alors, alors maintenant, allons prendre le médicament. s <rire> <rire> Très bien. Alors, dans ces cas-là, il vous suggère de continuer à méditer s'il y une h e u t demie pendant qu'on va prendre notre déjeuner. <rire> <rire> très bien. <rire> très bien. Donc on va peut-être en, en arrêter là, conclure ici, et donc le Vénérable est très content de vous avoir rencontré ici.